Uh. Uh. Y'a du gamo, c'est la boisson cocaïne, neuf de IZ dans ses cloisons Cette bitch en redemande Mon blé le meilleur de la moisson On repart en croisade, fume beaucoup Consomme minimum 3 arbres le tarpé dans la poche du 3 quarts Pour pas laisser trop tard, on a peur Que du ciel, fuck les gars de YMCA Diamant sur le toit de ciel Pour nous séparer, faut scier La casse d'aide est possible Pour me doubler, les gars, faut s'y mettre En concert les fans c'est ses Péter l'applaudimètre, passement de jambe, projets petit y bon, tu rap mal, t'es moi chez bidon, fils up chez nous ça lève le guidon, élevé au sang dans le bibon Tu coûtes pas cher comme Lidl. On démarre la guerre quand ils veulent je suis sur les gens avec une paire à Tu vas nous bouger comme la gardienne de l'immeuble face et Montana Nous on te vole ta caisse et ton taga Le flic nous demande de venir par là On prend la fuite en Porsche taga Ne l'oublie jamais je paye pas de comme le bras de Jamel Fuck ton George et ton chanel Fumé et désir charnel Gros tu sais très bien que ça envoie 9 de IZ sur le convoi on, on roule à 200, y'a 10 voitures, doigts au radar Et y'a personne qu'on vous voit Gros tu sais très bien que ça envoie 9 de IZ sur le convoi on, on roule à 200, y'a 10 voitures, doigts au radar Et y'a personne qu'on vous voit Avec le rap j'ai une tasse P à chaque porte du périph hey. Hôtel avec étoile comme sur l'uniforme du shérif hey. Avec le rap j'ai une tasse Gros pauvre ta gueule de la PD, jrap même à c'est vrai dont de coca à chaque récré ta cla la gorge comme Makélele. Tu dis qu'à du flow tu rap pas dans les temps, c'est très embêtant. J'attends à ça qu'elle mette plus les temps ah, Pour dire à tous tes gars, bah c'est mort pour eux, on perd fort les cavités, plexus sur ses joues, creuse ton équipe et sous, est sous, c'est mon équipe est sous, buzz ma pétasse, sous string ta pétasse, soucieuse On aime prendre des risques à plus, chaque De mon quartier soit t'es rusé, soit tu te fais accuser Faire de barre par jour en liquide c'est pendant On emmerde des tendances, mon équipe est sereine et la tienne est tremblante Chez nous on ride en bande, allez ils sont pas dedans A 19 ans tu fais pas de temps Moi Je demande pas de temps On accélère, eux ils attendent quoi Gros tu sais très bien que ça envoie 9 de IZ sur le convoi